C'est vrai, c'est vrai. Mais je préfère Joséphine à Cléopâtre, mais ni le au cave du Var Comme le disait la Miss Tinguette, je suis comme le bon Dieu m'a fait. Pas vrai, pas vrai On dit que pour de petits rien je bats mes musiciens C'est vrai, c'est vrai C'est vrai que j'aime bien les beaux garçons Mais dans le fond je préfère les chansons Comme le disait la Miss Tinguette Je suis comme le bon dieu ma fête et c'est très bien Je suis complet, Depuis que je suis né depuis que j'ai chanté, j'ai des amours parmi milliers On dit de moi que certains soirs je joue Sarah Bernard. C'est vrai, c'est vrai. On dit que mon meilleur copain c'était hier de chardin. C'est vrai, c'est vrai. Moi j'aime les ritournelles intellectuelles, paroles, paroles et le discours. Comme le disait la Miss Tinguette Je suis comme le bon Dieu ma fête Et c'est très bien comme ça Comme le disait la Miss Tinguette Je suis comme le bon Dieu ma fête Et c'est très bien comme ça On dit depuis bientôt plus de vingt ans Que je ne passerai pas le. ZANG